Ma foi en Dieu. J'ai été prouvé à Dieu tout-puissant tous ces attributs qui ont été inversés dans le Coran et la Sunna sans adaptation, pas de perturbation ou d'analogie.